Beaucoup l'argent Il y en a l'argent y a pas l'amour oh. Zdjęcia Je n'ai pas femme Les femmes là m'ont coupé l'argent Moi y'a danser Jamila Moi y'a dansé Jamila L'amour y a foutu le camp Comme la fumée de la pipe Et mon argent parti cadeau Oh ah, mon gamin, un ah, vrai de Dieu Vraiment la femme là Elle m'a scroqué Oh, oh mon gamio vraiment Tout mon argent Là où je travaille je suis maçon et Je gagne pas beaucoup d'argent J'ai voulu plaquer ah, Allez danser pour voir les femmes dans les yeux Oh Cristinao, oh. oh Fatima Oh, oh Aminao, oh. vraiment Vous m'avez roulé oh. Yeah. Tu le tors comme la fumée de la pipe Et mon argent parti cadeau